Premier exculé. いくつか。<音楽><音楽> いいです I'm g o m n a fix it. え、yeah, r é f r e m e x c u l é e x